Giberalan sortu eta machine on est on est très loin d'être une énorme machine hein. quand on produit euh, nous on fait 300000 l l'annee c'est-à-dire 300000 l alors ça peut paraître gros il faut savoir que une brasserie industrielle c'est 3000 hectos elle les fait en une journée Aujourd'hui nous on va agrandir puisqu'on est en manque de place pour augmenter la capacité de production mais aussi euh, continuer à diversifier la gamme de bières. On va aussi euh, créer dans les meilleurs délais des boissons gazeuses euh, sans alcool puisqu'en fait on a tout l'équipement pour. Eta berritasun handia, uizkia ikoiztuko duak erbeltzek. Garagardoaren prozesu berdintxutik abiatzen baita uizkia. Eta tokiaren araberako gustu aukanen dugunek. François arabera, Azkaineko aidea aproposada horrentzat. Je pense que Azkain est un endroit ideal pour enfer. Parce que hi ha desentrées maritimes, parce que hi ha la chaîne, el début de la chaîne des Pirenais juste a cote. Si on s'est installé ici en 2012, c'est que les eaux étaient de qualité. Zortzireun mila euroko inbertsioa eginean du jabeak, garagagotegia handitzeko, destilategiari esker beste bi edo irupostu idikitzea esperudu, jakin bestalde azkaineko lehen uizkia gastatzeko, bi mila eta hogai urtea itxoin beharko duzuela.